A tout tour du jour et de la nuit la musique se poursuit jusqu'au 31 août au Musée des Arts et Traditions Populaires de Waterloo. Découvrez-y toute l'histoire de la musique à Waterloo des années 1800 à aujourd'hui. Entrée libre, horaire d'ouverture 0320 80 59 50. Ne restez surtout pas enfermés cet été. L'Office de Tourisme de Villeneuve d'Ascq s'ouvre à vous et vous invite à découvrir tout l'été ses musées, Aznapio, le Mémoral d'Ascq 1944, le Château de Lers, mais aussi ses parcs et lacs, Parcs du Héron, Lac des Espagnols, Saint-Jean, etc. Info web, www.villeneuvedask-tourisme.eu Le centre historique minier de Levard vous convie à une nouvelle exposition baptisée Flora Magica à découvrir actuellement et jusqu'à la fin de l'année. Au programme, les œuvres et créations photographiques de l'artiste Stephen Sack. Enseignement, Musée de la Mine du Nord-Pas-de-Calais 03 27 95 82 82 ou sur chm-levarde.com Dans le cadre de la manifestation Verlouf, le second dimanche de septembre sur Waterloo, appel à candidature de figurants en costume d'époque pour la reconstitution du brûlage de Berlouf. Enseignements et inscriptions 0320 80 65 84 ou sur ville-watrelot.fr Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com Galaxy Galaxy Galaxy Galaxy tout du jour et de la nuit